Alhamdoulillah rabbil alamin wa ssalatu wassalamu ala rasulihil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Donc on va on va continuer à partir de l'endroit où on a laissé euh, au dernier cours. Donc hier euh je m'excuse hier, n'ai pas pu faire le dars malheureusement donc euh, on va reprendre là où on a laissé avant hier. Donc aujourd'hui, c'est le cours 4. Dans le tafsir de Sourat Az-Zumar. Donc, on a laissé au verset 16. 16, donc on va relire à partir du verset 15. Ou le verset 13. A'ouzou billahi minash shaitan irrajim Qulilláh Qulilláh a'abudu mukhlis sallahu díni fa'abudu ma shitum min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 أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من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 Donc, on s'arrête ici, verset 21, on va essayer de traduire, ou plutôt d'expliquer la signification des sens de ces versets qu'on vient de lire maintenant. Donc, le cher l'imam sadi il explique à partir du verset 16. « Thumma dakara shiddata ma lahum min ash lahum min fawqihim min qita'un qita' azab qita' azab ka as-sahab al-azim wa min tahtihim dhilal donc le sheikh explique il dit puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala après avoir mentionné يعني euh, yani que ceux qui sont les plus grands perdants et qui, qui sont ceux qui se sont perdus qui ont perdu leur leur âme hein, qui ont fait en sorte que eux-mêmes Euh, méritent le châtiment et ils ont euh, amené leur âme vers la perdition, de même que euh, celle de leur famille au jour de la résurrection. Et euh, donc, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala ensuite que ça c'est la plus grande des perditions, la, la, la perdition évidente, la perte évidente. Et euh, ensuite, il mentionne donc la sévérité du châtiment qui va leur arriver et comment ils vont être, à quel point ils vont être malheureux dans l'au-delà euh, par rapport à ça. Et donc, euh, il, il mentionne, il dit, euh, c'est-à-dire, ils auront au-dessus d'eux des couches de feu. Ici, c'est traduit dans la traduction en français comme étant des couches de feu. Donc, ils auront au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Euh, le Cheikh il explique il dit euh, c'est comme des morceaux de châtiment qui sont comparables à des comme des grands nuages c'est comme des morceaux de châtiment comme des gros nuages qui sont au dessus d'eux et en dessous d'eux également <coughs> et des couches au dessous d'eux également ذلك يخوف الله به voilà ce par Allah subhanahu wa ta'ala fait craindre ses serviteurs ou menace ce dont Allah menace ses serviteurs ô oh, oh, mes serviteurs alors craignez-moi cheikh sadi il explique il dit ذلك الوصف ذلك يعني al صوت يسوق الله به عباده إلى رحمته صوت يسوق الله به إلى رحمته يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داعيا يدعو عباده إلى التقوى وزاجرا عما يوجب العذاب فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه آه آه نعم وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحث وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب و حذره من العمل لغيره غاية التحذير وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. Donc euh, le Sheikh ici, al-Sa'di, euh, il explique que ceci, c'est-à-dire la description par laquelle Allah Ta'ala a décrit le châtiment des gens de l'enfer, euh, c'est un fouet par lequel Allah Ta'ala oriente ou euh, amen. Euh, ses serviteurs vers sa miséricorde c'est-à-dire que comme Allah subhanahu wa ta'ala dit voici, voilà ce dont Allah menace ses, ses esclaves ses serviteurs et euh, le cheikh explique il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce, de ce qu'il a euh, établi comme menace et comme préparation pour les gens de la, de, pour les gens du malheur et les gens de, euh, de la malédiction les gens du châtiment Il a fait de ça quelque chose qui est utilisé pour appeler les serviteurs d'Allah à la piété. C'est-à-dire qu'en mentionnant le châtiment déjà de l'enfer, Allah subhanahu wa utilise ça pour que ces serviteurs qui craignent et qui ont la foi et qui ont la piété s'écartent de ce châtiment-là et se dirigent vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa taala en leur faisant peur par la mention justement de ce grand châtiment qui est euh, mentionné. Et donc le Cheikh il dit, donc gloire à Allah, celui qui a fait miséricorde à ses serviteurs par toutes choses et qui leur a facilité les voies qui amènent vers cette miséricorde et qui les a encouragés à emprunter euh, cette voie qui les amène vers la miséricorde et qui les a encouragés par toutes sortes de Euh, moyen qui les incite et qui les encourage et qui les fait aimer euh, c est, c est, c est les, les, les choses que Allah a préparé pour les âmes et euh, donc le résultat de ça c'est que les âmes euh, ont le désir de ce que Allah a préparé pour les croyants et euh, ils ont la tranquillité de leur cœur et, de la, de, et la paix de leur cœur par rapport à ça, et il les a mis en garde, et il les a avertis également contre le fait d'agir contre euh, contre le fait d'agir pour autre que lui. Et Il les a avertis à ce sujet-là d'une façon très sévère. Allah a averti de façon très sévère de faire des œuvres pour autre que Allah et d'adorer autre que Allah. Et il a mentionné donc les, euh, les causes qui nous amèneront à abandonner euh, yani, toute association avec Allah et toute action qui est faite pour autre que lui euh, dans les mentions, les exemples, des châtiments qu'il a préparés pour les gens euh, yani, de l'enfer donc tout ça c'est pour euh, inciter les gens à s'écarter du, du haram non. ensuite euh, le verset suivant, les versets 17 et 18 e uh, yani la mansion de ces uh, versets la wal ladina ashtarabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad alladhina yastami'una al Et ceux qui s'écartent du tarout, cest de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'écartent du tarout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux, la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux, ce, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc Sheikh Al Saadi il explique ça en disant, en disant que ceux qui se sont écartés il dit lama dakara al mujrimina dakara al munibin wa Bihim fa qala wal ladina jtanabu at-taghuta ay ya'buduha wal murad bi at-taghut bi al mawdi' ibadatuhayr illah fajtanabu fajtanabuha fajtanabuha fi ibadatiha wa hadha ahsan al-ihtiraz al-hakim al-alim li ici le explique que lorsque Allah a terminé de mentionner l'état des criminels et comment ils vont être châtiés. Il mentionne maintenant l'état des gens qui se sont repentis à Allah et quelle sera leur récompense. Hein, donc, toujours, Allah subhanahu il nous met toujours entre euh, la, la, la, la crainte et l'espoir. Toujours entre la crainte et l'espoir. Pour qu'on soit dans l'équilibre et dans la justice, dans la, dans la justesse et pas dans l'extrémisme. Et euh, le cheikh il dit donc, Il explique le verset C'est-à-dire que euh, yani Ceux qui se sont Écartés du tarout Se sont écartés de l'adoration Du tarout Le chékh explique, il dit que le tarout Dans le contexte de ce verset Signifie ici L'adoration d'autre que Allah C'est-à-dire que ceux qui se sont écartés d'adorer autres que Allah SWT Et euh, ici, c'est le C'est la, euh, la meilleure, façon d'expliquer euh, Yani pour qui Allah subhanahu wa taala a préparé euh, Yani cette récompense et de qui il va écarter euh, le châtiment. Et ça, c'est euh, de la part du sage et du, de l'omniscient, celui qui a la connaissance de toutes choses, et il glorifie uniquement ceux qui s'écartent de l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa et euh, qui n'adorent pas le tarot. <coughs> L'imam Ibn Kassir, il explique à propos de ce verset euh, que c'était révélé à propos de Zayd Ibn Amr ibn ibn Nufail et Abi Dharr et a propos de Salman Al-Faris radi anhum. Et ça c'est rapporté Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam selon son père. Et il dit ensuite wa annaha shamilatun lahum mimman ijtanaba al wa ila Ar-Rahman fa al al Donc, euh, le shérif explique que la position correcte, c'est que ce verset-là comprend euh, ses sahaba et d'autres également. Tous ceux qui euh, se sont écartés de l'adoration des idoles et qui se sont tournés vers l'adoration de Ar rahman cest c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Donc, ceux-là sont ceux qui auront la bonne, euh, la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, ça, c'est pour dire... Euh, yani, que ce n'est pas spécifique à ceux pour qui ce verset-là a été révélé par rapport à cet exemple. Qu'est-ce qui est rapporté ici Que c'est général, toute personne qui s'est écartée du tarot et de l'adoration d'autre que subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh dit, « Et je vous remercie à l'Allah. »« Je vous remercie à l'Allah et je C'est-à-dire qu'ils se sont retournés vers Allah. Ils se sont écartés du tarot pour ne pas l'adorer. Et ils, ils sont revenus repentants à Allah. Ils sont revenus repentants à Allah. Euh, le Cheikh, il dit... Il, dit il revient à Allah. « Fabachir ibad » après. « Allezine wa anabu illallah bi'ibadatihi wa ikhlasit dinilah. Fan surifat... فن صرفت دواعيهم من عبادة العصام إلى عبادة الملك العلام ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد Donc c'est à dire que ceux qui ont, qui, ont, euh, qui sont revenus à Allah ici Allah dit wa anabu anabu c'est, يعني euh, ici au pluriel dans le sens que qui sont revenus ça vient de al inaba al inaba C'est pour dire le fait de revenir à Allah en repentance. Et on a expliqué déjà dans d'autres cours, quand on a parlé, par exemple, sur le Talat, on a expliqué euh, la signification de al-inaba et que ça ressemble à atouba, At c'est-à-dire la repentance, sauf que « inaba euh, les ulama disent qu'il y a quelque chose de plus. Dans Al-Inaba, certains ulama ont mentionné qu'Al-Inaba, ça veut dire quand la personne se repent à Allah et qu'elle devient meilleure que ce qu'elle était auparavant. Donc ça, c'est un exemple. Ici, et il Allah, c'est-à-dire ils sont revenus vers Allah. Ils sont revenus à son adoration et à purifier leur religion pour lui seul. Et ils se sont détournés de toutes les Euh, de toutes les euh, de toutes les formes d'adoration des idoles hein, ils ont quitté l'adoration des idoles et ils se sont tournés uniquement vers l'adoration d'Allah Al-Malik Al-Alam Al-Malik c'est le roi Al-Alam c'est celui qui a la connaissance de toutes choses et, il, et, et ils se sont détournés également du shirk et des péchés pour se tourner vers le tawhid l'unification d'Allah dans l'adoration et pour se tourner vers les actes d'obéissance. al Ensuite, euh, le résultat de ça, ensuite, Allah subhanahu en wa ta'ala mentionne Fabashir ibad. Fabashir, hein, euh, non, lahumul Bouchra. Fabashir ibad, c'est le verset suivant. Lahumul Bouchra. Donc, ils auront, ce n'est pas le verset suivant, c'est la, la suite du verset. لهم البشرة فبشر عباد نهم البشرة لشيخ الزي التي يقاد يقادر يقادر قدرها التي لا يقاد لا يقدر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمه بها وهذا شامل للبشرة في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الرّبانية من الله ها؟ التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة ولهم البشرة في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة وخاتمة البشرة. ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبالره وحسنّه وحلول أمانته في الجنة. Le Sheikh il explique qu'ils il auront la boushra, al bushra boushra. Ça dire annoncent leur, euh, a à eux la bonne nouvelle. Ça veut dire ils auront la bonne nouvelle. Euh, et cette nouvelle, personne ne peut l'estimer ou connaître sa juste valeur. Et personne ne peut connaître sa, sa description excepté celui qui, la, qui va la donner par sa générosité, c'est-à-dire euh, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui connaît la description euh, complète du paradis et qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui, qu qui est préparé pour les croyants excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, ça, euh, le cheikh il dit que ça, ça comprend euh, et ça in, inclut la bonne nouvelle qui est donnée aux croyants dans la vie d'ici-bas du fait qu'ils sont euh, glorifiés d'une belle façon et qu'ils ont des, des, des bonnes visions ils, voient des, des, ils ont des visions euh, pieuses, et aussi qu'ils sont euh, ils ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une attention particulière c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne sa, sa protection divine et par cela ils voient donc par cela on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire générosité leur faire part de, de sa générosité dans la, dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà et ils auront la bonne récompense et la bonne nouvelle dans l'au-delà Au moment de leur mort Dans leur tombe Au jour de la résurrection Et la conclusion De cette bonne nouvelle C'est ce que Allah leur a annoncé Comme, comme bonne nouvelle euh, Qu'ils seront éternellement Et continuellement Dans sa grâce et dans son agrément Et dans son bienfait Et qu'ils vont être Dans la sécurité du paradis Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner sa sécurité dans le paradis donc c'est ça euh, al bushra la bonne nouvelle et le Cheikh il mentionne ensuite le, le verset suivant hein, le verset 18 Fabashir Ibad donc à la suite du verset alors annonce la bonne nouvelle à mon serviteur Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana le Cheikh explique, le Cheikh al-Sa'adi il dit Lama akhbara anna lahum al أمره الله ببشارتهم، أمره الله ببشارتهم، وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة، فقالوا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الذين يستمعون القول، وهذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي. إثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسن وأحسنهم وأحسنهم وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله كما قال في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. نعم دكتور لشيخ الإسبلكر. Euh, Na'am Il explique que Lorsque Allah a mentionné Quelle sera leur, la bonne nouvelle Qu'ils vont recevoir qu que, En quoi ça euh, consiste Il mentionne ensuite Les descriptions De ceux qui ont mérité Cette bonne annonce Et il ordonne à son messager De faire la bonne annonce Et la bonne nouvelle à ceux qui ont cette description là Et il les décrit Dans le verset en disant « Alors, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole puissent suivre ce qu'elle contient de meilleur. » Ceux qui prêtent l'oreille qui l'oreille à la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Le chef, il explique, il dit ça, c'est euh, une catégorie, ou, ou plutôt une sorte qui comprend toutes les paroles de bien, et eux, ils écoutent la parole, et ils distinguent dans cette parole ce qu'ils doivent, euh, qu doivent préférer, ce qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent euh, yani, prendre comme, dans le sens de s'en écarter. Donc, ils prennent pas toute, la, toute parole. Ils prennent uniquement la parole du bien, et les choses dont ils doivent s'écarter, ils s'en écartent, et ça, ça fait partie de leur intelligence et de la raison que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ils ne suivent que ce qu'il y a de bon dans la parole euh, et le cheikh il, il explique il dit que la meilleure parole il y en est de façon absolue hein, et, et au dessus de tout c'est la parole d'Allah et la parole de son messager c'est ça le meilleur de la parole comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne plus loin dans cette même sourate euh, lorsqu'il Allah nazzala ahsana a c'est-à-dire que Allah fait le plus beau des récits un livre dont les versets se ressemblent et se répètent le verset 23 qu'on va expliquer et qu va lire plus loin, donc euh, na'am أوصيت لشيخك الجد وفي هذه الآية نقطة وهي أنها لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسن كأنه قيل هل من طريق إلى معرفة أحسن حتى نتصف بصفات أول الألباب حتى نعرف أن من آثاره آه آه alimna annahu min ulil albab na'am ma alayhi Allahu nazala. donc ici il y a un point ici un, un, petit, un point bénéfique qu'on peut mentionner hein, au sujet de, de, de, de cette sourah ou de cette ayah en particulier c'est lorsque allah SWT mentionne à propos de ceux qui sont glorifiés ici ceux qui euh, écoutent la parole et qui en suivent ce qu'elle contient de, de, de meilleur euh, c'est comme si lorsque lorsqu'on a, a donné la description de ces gens-là qui ont été glorifiés et qui écoutent la, la, la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur c'est comme si on avait dit est-ce qu'il y a un moyen de savoir ou de connaître quel est le meilleur de cette parole qu'on doit suivre hein, pour qu'on puisse avoir cette caractéristique-là parmi les gens qui ont euh, la raison et qui réfléchissent et euh, donc pour qu'on puisse connaître yani, yani, par rapport à la connaissance de, de, de, à cette connaissance-là on pourra savoir donc euh, qui sont les gens qui ont la raison et qui, les, qui ont les gens et euh, yani, qui sont les gens qui réfléchissent et qui sont intelligents Et donc on leur a répondu oui et la meilleure parole c'est ce, ici ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 23 qui suit un peu plus loin Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulai'kal ladhina hadahum Allahu li ahsani al-akhlaq wal a'mal wa ulai'kahum al albab Donc, le cheikh explique le verset suivant, bien sûr, le même verset, mais euh, qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit après? Ceux qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur, ceux-là sont ceux que Allah a guidés, ceux-là sont ceux que Allah a guidé et ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Le cheikh il dit, ceux que Allah a guidés, au meilleur des comportements et au meilleur des œuvres, des bonnes œuvres, et ceux-là sont ceux qui euh, sont doués d'intelligence, le cheikh il dit, c'est-à-dire de la raison qui a été purifiée, de la raison qui a été purifiée, de l'intelligence purifiée. Il explique, il dit, wa لُبِّهِمْ وَحَزْمِهِمْ arafu min وآثر ما ينبغي إثاره على ما سواه ما سواه وهذا علامة العقل بل لا علامة للعقل سوى ذلك فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز ولكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله Tabi'an li-shahwatihi Falam yúassir al ahsan Kana naqisul aql Donc le shaykh explique Et il dit C'est-à-dire que Parmi les exemples Qui montrent leur, leur intelligence Et euh, yani, Leur raison C'est qu'ils ont su Ce qui est bon De ce qui n'est pas bon Et ils ont préféré Et choisi euh, Ils ont préféré Et ils ont choisi Suivre ce qui est bon, plutôt que le reste. Et ça, c'est un des signes de leur intelligence et de leur raison. Et il y a même, qu'on peut dire qu'il n'y a pas de signe de l'intelligence autre que celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre signe de l'intelligence meilleur que celui-là, ou plus grand que celui-là. Parce que celui qui, ne, celui qui ne distingue pas entre les bonnes et les mauvaises paroles, les paroles qui sont belles et les paroles qui sont laides, les paroles qui sont bonnes et les paroles qui sont mauvaises, eh bien, il ne fait pas partie des gens qui ont une raison qui est correcte et bonne et authentique. Et euh, Ou bien, celui qui euh, a une distinction, il arrive à distinguer entre le bien et le mal, et entre qu'est-ce qui est bon comme parole et qu'est-ce qui est mauvais comme parole, sauf que sa passion a pris le dessus sur sa raison. Alors, sa, sa raison devient... Euh, comme si elle est à la, à, à, toujours à la suite et à la poursuite de ses passions sa, sa raison suit ses passions et donc celui-là n'a pas choisi à cause de ça ce qui est le meilleur et donc sa raison elle est limitée et diminuée à cause de ça euh, ensuite le sheikh, il, il, il compte, il explique le verset 19 et 20 Donc on va lire ça il dit alayhi a lahum tajri verset 19 20 le Sheikh euh, il explique donc euh, ce verset là. Ces versets signifient Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est -ce, que tu, est ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières, rivières promesses d'Allah. الله لم ينف باس بروميس دونك الشيخ يليك فمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فانه العايله لك في هدايته ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة ولكن الغني ال ولكن الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز lilmuttaqin alladhina a'dda lahum min alkaramati wa anwa'in an'im ma la donc le chef il, il explique que euh, ce verset signifie que celui euh, pour qui Allah a décrété le châtiment hein, eh bien celui-là « Si Allah a décrété pour lui ce châtiment-là, qu'il va persister dans son, dans son égarement et dans sa, dans sa transgression de façon obstinée et dans sa mécréance, celui-là, il n'y a rien que tu peux faire pour lui, il n'y a pas un moyen de le guider. Celui pour qui Allah a décrété le châtiment, il n'y a rien que tu pourras faire pour le guider. » Et tu ne seras pas capable de le sauver de l'enfer, celui qui a été destiné pour celle-ci. Mais euh, la, la richesse et le succès appartiennent aux gens pieux, ceux pour qui Allah a préparé euh, la, la demeure de sa générosité et de toutes ses grâces, et qu'on ne peut même pas estimer tellement elle est grande. Et il dit wa lahum ghuraf lahum ghurafun ay lahum ghuraf sadiduh comme ici c'est mentionné des étages eh bien ils auront des degrés ils auront des degrés élevés hein manazil ils ont des demeures élevées muzakhrafa min husniha wa bahaiha wa safaiha annahu يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وعلوها وارتفاعها أنها ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي ولهذا قال من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية يعني يذهب يعني بذهب وفضة وما لَعْطُهَا المسك الأذْفر تجري من تحتي Donc le chef il explique qu'il dit qu'ils auront donc des demeures qui sont élevées et enjolivées et, et, et embellies, décorées de toutes sortes de belles choses et euh, qui sont des demeures, euh, yani euh, qui sont très belles, qui sont purifiées et qui sont éclatantes de leur beauté. On peut voir l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Donc, euh, non, on peut voir l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Et elles sont tellement élevées que quand on les regarde, on les voit comme si c'était un astre à l'horizon. Et c'est pour ça qu'Allah dit Qu'elles seront, qu seront superposées Les unes par-dessus Les autres Et qu'elles seront construites comme, euh, Avec des, des, de, de l'or et de l'argent Et que Le, les, le, le ciment entre, les, les, les, entre ces pierres Ce sera le musc Comme du musc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 Les jardins qui sont remplis de fleurs et d'arbres purs et qui vont faire pousser des fruits, des fruits délicieux et euh, des fruits mûrs. Wa'ad Allah la yuqalifun Allah al-mi'ad wa'ad al-muqtakin haza al-sawab, fala buda min al bi faliyufu bi'hisalat taqwa. Zene, Allah subháta'la leur a fait cette promesse et il ne va pas manquer à sa promesse et il, leur, il a promis aux pieux cette récompense et donc euh, c'est quelque chose qui est garanti et il faut qu'ils respectent leur engagement pour que Allah subháta'la leur donne cette promesse qu'il a promis aux gens pieux et qu'ils respectent les caractéristiques de la piété pour pouvoir avoir leur récompense. pleine Alhamdulillah rabbil va s'arrêter ici Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu alla illa ant astaghfiruka wa Os salamu alaikum rahmatullahi wa barak.